Mosaïque. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. 15 septembre 2023, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a pris la décision d'annuler un concert gospel qui avait été organisé par une apôtre du nom de Mignone Kabera en provenance du Rwanda. La décision a été suivie par des échanges de messages de haine entre influenceurs et leaders d'opinion des deux pays frères sur les réseaux sociaux. Des rumeurs nourries qui parlaient notamment de coups d'État en cours de préparation soutenus par le Rwanda à travers l a p o r t r e Kavera. Est-ce que des initiatives de communication individuelles peuvent remettre en cause le développement de coopération entre le Burundi et le Rwanda Voilà le sujet qui va nous occuper pour ce débat. Qu'est-ce qui aurait motivé ces communications individuelles? Quel impact cela peut-il avoir sur le développement de la coopération entre ces pays voisins, le Burundi et le Rwanda? Comment comprendre le silence des autorités respectives des deux pays? Que faire pour que les communications individuelles n'amènent pas des désinformations au niveau national et régional? Sur le plateau, nous sommes avec deux invités. Bonaparte Sengabo, journaliste. Influenceur sur les réseaux sociaux. Vous travaillez pour la communauté de blogueurs y a g a Bonjour et bienvenue, M. Bonaparte. Bonjour. Et puis, il y a vous, professeur Pascal n é o n i s i g u i e r politologue, enseignant d'université, expert en matière des relations internationales. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour et merci de nous avoir invités. Nous avons cherché quelqu'un du ministère des Affaires de la Communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture. Mais en vain. La mise en o n d e est assurée par le duo Innocent Bibonimana et Alphonse Koubgimana, réalisation de Vestine r u t o i Et à la présentation, vous retrouvez Léon Sebitaliho. Bonjour encore une fois et bienvenue à cette émission Mosaïque, une émission organisée par Radio-Télévision Isanganiro en collaboration avec l'ONG La Bénévolentia c Grand Lac. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. Permettez que l'on commence par l'état des lieux. Bonaparte s i n g a b o journaliste, vous travaillez pour la communauté de blogueurs Yaga, les relations entre le Burundi et le Rwanda, deux pays frères, deux pays voisins. C'est comment aujourd'hui selon vous? Merci.、Euh, parlons des relations entre nos deux pays, frères, comme tu viens de le dire.、Euh, manifestement, la, les relations sont bonnes jusqu'à là, jusqu là. Ça va faire deux ou trois ans que les relations sont、euh, au bon port, comme je pourrais le dire. Ça se manifeste aussi、euh, sur les réseaux sociaux. Quand on regarde comment、euh, les Burundais et les Rwandais échangent、uh -huh. sur la vie de,、euh, de leur pays,、uh -huh. sur,、euh, je dirais, euh, comment euh, ils disent le bien de leur pays entre eux, ça veut dire euh, si、euh, quelqu'un、euh, parle du Rwanda, comment un Burundais peut juste. Parler avec un rwandais, parler de,、euh, de la vie du pays, des capitales,、euh, comment, la beauté de leur pays,、mmh. les échanges, comment ça se fait. Ça se voit qu'il y、yeah, a maintenant、euh, ces. Euh, la paix entre les deux pays, puisque maintenant les gens se parlent comme si c'était des frères,、mm -hmm. comme si c'était des sœurs. Et là,、euh, ça se manifeste aussi dans leurs échanges、euh, quand ils parlent、euh, sur la vie. Par exemple, il y a des Rwandais qui peuvent dire、euh, sur les réseaux sociaux Moi, je vais passer un week-end à b u d j u m b u r a Est-ce qu'il y aura des gens qui vont venir avec moi、mm -hmm. Et puis, il y a des Burundais qui leur disent Vous êtes les bienvenus, venez, on va partager un verre ici. Un euh, simple euh, citoyen、euh, burundais dit à quelqu'un Un, un、voilà. Rwandais.、Euh, Voilà, v、voilà, voilà, voilà, on i l à o sera là, on va juste vous accueillir,、mm -hmm. on va partager une bière, on va juste partager du moukéké, puisque là, il n'y en a pas. Et puis, il y a aussi des rendez-vous, vous pouvez venir voir ce que nous avons ici. Ça se manifeste aussi dans les échanges que maintenant,、euh, les deux pays, il n'y a pas vraiment. Pas de problème, pas de peur entre les peuples, entre les,、euh, la population. Vous parlez justement de, de réseaux sociaux. Il y a un forum de haut niveau qui vient d'être organisé à Bujumbura et il y a une photo qui a beaucoup circulé montrant deux femmes, deux premières femmes, la première, la, la, la première dame au niveau du Burundi, la première dame au niveau du Rwanda et se sont saluées. Il y a quelqu'un qui a pris cette photo. Qu'est-ce que ça vous dit, monsieur Bonaparte、euh, de vous, vous avez dire... vu Oui, j'ai vu. Mais per permettez-moi de vous dire que la première photo qui a fait vraiment la une qui a circulé, ce n'est même pas la,、euh, la photo de, de, de, des premières dames. Rappelez-vous quand le président du Rwanda est venu au Burundi Je vous dis que c'était une information qui a duré presque toute une semaine.、Euh, quand il a, il a atterri、euh, à l'aéroport de m e l k i a on a d'ailleurs. Le, le, le premier,、euh, la, la première salutation. Il se salue avec son homologue burundais. Oui,、euh, le numéro il, un, Burundais. Voilà, voilà. Il y a、euh, des rwandais qui d e m a n d e n t qui étaient sur les réseaux, c e qui te disaient Et qu'est-ce qui se passe à Bujumbura、et、finalement Quand, quand、oui. la photo. Est sorti, il y avait tout le monde qui partageait les rwandais disait e n Ok, maintenant、euh, il y a notre président qui peut aller saluer le président du Burundi et puis qui peut juste circuler à l'aise, pas de problème entre les deux pays. Ils ont fait même、euh, une accolade qui a vraiment été、euh, qui a fait fierté de, de deux pays, f r è r e Que je dirais même que il y a tout le monde qui a salué、euh, cette initiative. Que y, Finalement, maintenant,、euh, les, no, nos présidents peuvent se saluer comme des frères. C'était vraiment très impeccable. Et la photo qui vient de. Enfin,、euh, le, le forum de haut niveau qui vient de se passer à Bujumbura avec la photo des de deux premières dames. C'était vraiment pour.、Euh, Je dirais pour concrétiser cette paix, cette cohabitation pacifique entre nos deux pays. Un mot à dire par rapport à ces relations entre le Burundi et le Rwanda Professeur Pascal n i o n i z e g u i e Actuellement, nous vivons une période qui est, qui est très intéressante entre nos deux pays parce que en 2015, vous vous rappelez, c'était vraiment une situation très déplorable où les rapports entre les deux pays n'étaient pas du tout bons. Et progressivement, Depuis、euh, 2020. Il y a une volonté de reprise de bonnes relations entre le Burundi et le Rwanda. Que ce soit au niveau des de hautes autorités des deux pays, il y a eu des rencontres. Le président rwandais, comme vous venez de le d i r e est venu ici au Burundi. Il y a des autorités burundaises qui ont été à, à Kigari. Il y a eu des rencontres de, de, des autorités de haut niveau, que ce soit dans l'armée, dans la diplomatie,、euh, entre les deux pays, le Burundi et le Rwanda. Et au niveau populaire, On sait très bien que maintenant il y a des, des Burundais qui vont au Rwanda et des Rwandais qui viennent au Burundi. Apparemment,、euh, tout le monde est enthousiaste parce qu'il、euh, y a cette volonté de, de e r normaliser les relations entre le Burundi et le Rwanda. <rires> et ces photos. <rires> <l> voilà. <rires> Bonaparte parle de. de, de, de je, je lui pose. De, de, de, de, de, la question s'exprime sur, sur la photo qui a circulé montrant les deux premières dames des deux pays et、ouais. il évoque celle aussi des, des deux、euh, présidents, Pokagame、ouais. et. Et, et Variste, n d a i c h m i o Ça, c'est vrai, c'était des moments vraiment qui étaient très attendus.、Mmh. Parce que, en fait,、euh, Singapour a bien fait de souligner que les, la photo qui présentait les deux chefs d'État en train de se faire une accolade、mmh. était de loin plus intéressante. Parce que c'était la première photo des hautes autorités du pays après la crise de 2015、ah, oui. euh, qui, qui se faisait une accolade. Et, et la, la dernière photo, la photo des premières dames, Elle Vient en deuxième lieu, elle aussi elle est très très intéressante parce que c'est ça que les gens attendent pour voir si réellement c'est possible parce que c'est un grand signe, c'est un signe éloquent que les rapports entre les deux pays commencent à se normaliser. Et sur, le, sur les réseaux sociaux également, il y en a qui ont écrit que la, la première dame rwandaise a A, a Grandi à Bujumbura, a é t u d i é à Bujumbura, que oui, il y a ça aussi、euh, parce que les l e t n é e au Burundi, je crois, elle、mmh. a grandi au Burundi,、mmh. donc c'était pour l a i e aussi. Je crois que c'était une chose très, très, très intéressante. Oui. Oui. Un concert, alors un concert gospel organisé par une artiste rwandaise à Bujumbura est annulé par、euh, la décision du ministre. Euh, ça vous fait quelle impression? Et je vais poser aussi la question à vous, Bonaparte Singabo,、mm -hmm. professeur. Voilà, si le ministère de l'Intérieur a décidé d'annuler un concert gospel、mm -hmm. qui, était qui devait être organisé par、euh, une apôtre、euh, rwandaise, Kabera、oui. Mignon, n e、mm -hmm. c'est qu'il y avait ni raison. Il、euh, y avait ni raison, le ministère de l'Intérieur. Il a certainement fait des investigations、mm -hmm. et a aussi des informations qui、euh, ne tranquillisaient pas. Ça veut dire que, bon, si dans un premier temps, Euh, L'apôtre la, la, devait voyager pour venir jusqu'à Bujumbura et, et, et organiser le, le concert.、Mm -hmm. euh, et que par après, les choses ont commencé à se compliquer sur les réseaux sociaux. Il y a eu échange d'informations qui ne tranquillisaient pas.、Mm -hmm. euh, bon, euh, des informations, par exemple, des gens qui disaient Attention,、euh, cet apôtre,、euh, il fait aussi de la politique, il est proche des pouvoirs, et ainsi de suite,、mm -hmm. et peut influencer le pire. Dans le sens politique, et ainsi de suite, je crois que ça a commencé à s e m e r la confusion. Et, et les autorités ont décidé de couper court hein, avec l'organisation、euh, de ce concert gospel parce que ça risquait、mm -hmm. de s a m e r la zizanie, ça risquait de créer des divisions entre des Rwandais et des Burundais qui ne voyaient pas、euh, ce concert de la même manière.、Mm -hmm. Parce qu'il y en a peut-être qui se disaient Mais attention,、euh, c'est une apôtre、euh, qui vient du Rwanda. Si elle est mh, en même temps, a m ê l é dans la politique, ça veut dire que、euh, c'est une personne bon, qui, qui est assise sur des chaises, c'est dangereux. Donc, il ne faut pas、euh, oui, avoir、euh, toute confi、euh, confiance. Voilà, voilà. Mais <rire> qu'est-ce qui l'amène Est-ce que c'est réellement、euh, la prière, c'est le gospel ou bien c'est la politique Et si c'est la politique, <rire>、euh, je crois qu'il y a des Burundais peut-être qui se disaient s'il si faut parler politique, il faut que ce soit entre Burundais. Voilà, il faut que ce soit une affaire nationale, pas une affaire, bon, transnationale d'une personne qui vient d'ailleurs pour venir nous parler、euh, de, de, de la politique autrement. Vous、mm -hmm. voyez? Donc, je crois que c'est、euh, cette raison-là qui a poussé le ministère à, à, à arrêter ce g o s p e r à, à l'annuler parce que ça prêtait de, à confusion. Je crois que le, les réseaux sociaux, dans le cas précis, ont j o u é le rôle de thermomètre pour comprendre si réellement、euh, il fallait、euh, laisser libre cours à l'organisation de ce concert ou pas.、Mm -hmm. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Bonaparte Singabo, cette、euh, décision d'annuler le concert organi organisé par cet artiste mignonne Singabo? D'abord,、euh, moi j'ai été un peu surpris comme tout le monde parce qu'on a annulé le, la conférence à quelques heures du début、euh, de, de la dite conférence. Et c'est là en fait ce qui a un peu,、euh, ce qui a un peu euh, nourri les spéculations parce qu'on se disait mais pourquoi est-ce qu'on avait juste accepté? Que le, la conférence soit tenue à b u d j u m b o a et ça va faire、euh, quelques semaines. Et maintenant, à la dernière minute, on annule、mm -hmm. euh, la conférence. C'est là, au fait, où le, les réseaux sociaux ont commencé vraiment à spéculer sur、euh, la décision.、Mm -hmm. euh, tu voyais, au fait, les, les Rwandais qui disaient on savait que le Burundi n'allait pas accepter que la conférence ait lieu parce que la, cette personne-là,、euh, elle est proche、euh, du pouvoir. Et c'est là où les Burundais en fait, ont récupéré、euh, mm -hmm. ce, que, ce que les Rwandais disaient. Moi, j'ai commencé à voir、euh, une personne,、euh, bon, je ne vais pas citer son nom, mais、mm -hmm. il travaille pour la radio Rwanda,、mm -hmm. Radio、euh, Nationale. Oui,、mm -hmm. qui a dit. On vient d'annuler la conférence de, de, de Madame Mignonne à Boudjoumboura.、Mm -hmm. Mais c'était prévisible parce que Mignonne,、euh, même si、euh, il, elle parle de, de la religion, elle est chrétienne.、Ah. Mais des fois dans ses conférences, elle parle, parle aussi de la politique.、Mm -hmm. C'est là, en fait, là, puisqu'on sait que c'est une personne qui est suivie,、euh, qui est connue. qui Balance ce genre d'informations,、mmh. il ya tout le monde qui se regarde. Et finalement, si c'est un journaliste、mmh. qui balance cette information, peut-être que c'est vrai. C'est là au fait、euh, que les réseaux sociaux ont commencé à, à bouger à、euh, Bujumbura. On se disait, mais si les rwandais savent que la personne là parle aussi de la politique proche du pouvoir, pourquoi elle vient juste pour、euh, qu'est-ce qu'elle vient enseigner à Bujumbura au Burundi concrètement?、Mmh. Est-ce que ça va pas juste parler de la politique aussi? Est-ce que ça va pas juste parler de l'influence d e de... s Enfin, se cacher derrière、euh, mmh. sa chrétienté pour parler de, de la politique. Sachant que、euh, ce qui se passe entre nos deux pays, même si c'est un peu. Ça, bah, ça bouge、bien. un peu bien,、oui. mais là, est-ce que ça ne va pas créer aussi.、Euh, Euh, cette panique, cette doute sur、euh, ce que la personne, l'apôtre, la, la, la, va dire. Voilà. Et, et, y a, parmi les raisons d'annuler, il y a donc gospel, prière ou politique. Est-ce que tout est mêlé ou il y avait、euh, carrément de la politique、bon. euh, dans les messages de,、bon. de, de Mignonne D'abord, D'abord,、euh À Regarder les, les, les vidéos ou bien les ce qu'elle disait dans les conférences, c'est vrai que dans ses enseignements, elle parlait aussi un peu de, de, de, de la vie du pays, enfin du Rwanda précisément, dans son pays. C'est là en fait ce qui a amené les gens à dire Mais si elle ose parler de ce qui se passe dans son pays, est-ce que Ici aussi, elle ne va pas parler de ce qui se passe au Burundi,、mmh. dans ses enseignements, dans ce, ce qu'elle dit.、Mmh. Mais bon,、enfin, puisqu'elle n'a pas tenu、euh, sa conférence, moi je veux juste m'ottenir sur、euh, la décision de, du ministère、mmh. qui a dit au fait, on arrête. La conférence, parce qu'on vient de voir que ça se cache derrière, je dirais,、euh, des raisons pécuniaires.、Ah oui. Parce qu'on a, a appris que même si on lui a donné la permission de tenir la conférence, il y a, des, il y a la dernière journée où on va payer de l'argent, c'était des 100 000 quelque chose. Mais bon, on arrête parce qu'on voit que. Cette、euh, cet apôtre-là, elle vient juste pour se faire de l'argent.、Ah, enfin, c'est la raison avancée、ah, par le ministère.、Ah, oui. Mais au fond, au fond, sur les réseaux sociaux, on disait c'est très bien ce que vous venez de faire parce que cet apôtre -là, est poli c e t apôtre-là, c'est une politicienne. Et justement, justement est-ce qu'il y aurait des éléments qui vous ont touché sur les réseaux sociaux à propos de cette décision du ministre par rapport au concert de cet artiste, Kavira Là, je vais vous citer deux camps. D'un côté, les Burundais disaient, puisqu'ils voyaient juste le, la décision du ministère, ils disaient, OK, c'est mieux que vous, vous annuliez le, la, la conférence parce qu'il allait se faire de l'argent.、Mm -hmm. Mais du côté, il y avait un autre camp qui disait, Mais c'est bien que vous annuliez ce, cette conférence、mm -hmm. parce que cette femme-là, elle est très proche du pouvoir、euh, rwandais.、Mm -hmm. C'est là, au fait, sur les réseaux sociaux, ce qui m'a surpris, c'est que dans leurs échanges,、mm -hmm. ça a tourné vers. La haine entre les, les, les deux pays frères. Parce、mmh. que les Burundais disaient, rien ne peut venir du Rwanda comme ça, sans quelque chose qui se r a c h e derrière.、Mmh. Et les Rwandais disaient, au fait, cette personne-là aussi, c'est vrai,、mmh. il fallait qu'on qu qu annule so, so, so, sa, conféren sa conférence,、mmh. parce que、eh, si ce qu'elle dit, Du côté du Rwanda, elle, elle peut le dire,、oh, du côté du Burundi, ça peut s'aimer juste le, la haine entre nos deux pays.、Mm. C'est mieux qu'on arrête juste sa conférence. Mais bon, enfin, je ne sais pas les, les vraies raisons entre qui se sont cachées derrière、euh, l'annulation,、mm. mais au fait, ce qu'on voit sur les sociétés, c'est que l'annulation a vraiment、euh, créé des spéculations au niveau de, de la personne en soi, l'apôtre, et aussi、euh, des relations entre le Burundi et le Rwanda. Difficile de tout savoir, peut-être.、Oui. Je vais revenir vers. Vous, professeur Pascal Nion n i z i g u i e r qu'est-ce qui aurait motivé, selon vous, q u e s t ces qui aurait motivé c e communications individuelles jusqu'à évoquer un coup d'État en préparation、euh, dans le pays Bon,、euh, je crois que, premièrement, ce qui a peut-être suscité des, des suspicions、ah oui. au niveau des, des réseaux sociaux, c'est le fait d'admirer le Conseil quelques temps avant. Son début.、Euh, parce que les gens se disaient, mais puisqu'il y avait un accord de principe, pourquoi ça change tout d'un coup Il doit y avoir une raison、euh, qui n'est pas toujours、euh, facile à révéler、euh, au public.、Mmh. Bon, la raison qui a été avancée par le ministère, c'est de dire、euh, bon, on trouve quand même que c'est trop demandé aux gens de payer une somme colossale de. 200 000, 000 francs、voilà. ou oui, si、pour 50 dollars. Si c'est pour un concert gospel, je crois que o b a m a ça, ça devrait se, se donner facilement parce que c'est comme un don de Dieu, hein,、mm -hmm. pas la grâce.、Mm -hmm. voilà. Alors,、euh, je crois que bon, les différentes rumeurs, les, les, les, les idées, les, les, les différentes positions qui ont commencé à se révéler sur les réseaux sociaux, Euh, était aussi lié、euh, à la conjoncture qui régnait dans le pays. Parce que、euh, nous savons très bien que、euh, c'est une période où il y a eu beaucoup de rumeurs, même à l'intérieur du Burundi. Vous voyez, tout ça, ça passe par des réseaux sociaux et, et ça risque de, de contaminer même bon, la sous-région. Parce que le propre des -ré, de, de, de réseaux sociaux, c'est de, de créer des traînées de poudre, de. de Par effet domino, de répandre de, de, de, de des informations qui ne sont peut-être pas vraies,、mm -hmm. qui sont des rumeurs, mais des rumeurs qui finissent par、euh, créer une certaine opinion. Voilà pourquoi, me semble-t-il, le ministère de l'Intérieur a préféré couper court. À ce genre de spéculation par cette décision. Et, et, et ce qui est très visible, c'est que le ministère a, a, a gardé une certaine prudence en, en évitant d'en de, de, dire long、mm -hmm. sur、euh, comment dire, la raison de la décision. C'est une de c e r a i s o n qui a été donnée d'éviter les spéculations financières. Mais、euh, je, je crois que c'était aussi une décision d'arrêter. Euh, comment dire, ce genre de spéculation qui se v i s a i t sur les réseaux sociaux, qui risquait e、euh, n de, de, de, de contaminer l'opinion dans la sous-région. De, de,、euh... de, tout, de toutes les façons, on pourrait dire qu'il qu y a lieu de croire qu'on n'a pas tout dit à travers、euh, cette oui, décision o n On a l'impression de... qu'on n'a pas tout dit, parce que d'ailleurs, on ne dit pas tout en <rire> matière de renseignements ou, ou d'informations qui sont aussi、euh, difficiles à avoir. À、ouais. vérifier ainsi de suite, mais、euh, c'est sûr que bon, euh, si euh, les gens qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux avaient raison de le faire, c'est parce qu'il y avait quelque chose il y avait un guille sous l'oche, il n'y a pas de fumée sans feu, et c'est pour cela que peut-être on a essayé de couper court en prenant une décision si radicale. Et de manière générale, quel impact ces communications individuelles pourraient-elles avoir sur le développement de la coopération Entre les deux pays, le Burundi et le Rwanda Vous savez, les réseaux sociaux jouent un rôle très très important dans le monde actuel. Parce que les informations traversent les frontières、euh, d'une manière、euh, très naturelle, étant donné que les frontières sont poreuses.、Mm -hmm. Il n'y a pas, de, comment dire, <rire> il a pas de, de structure on va dire, stratégique pour empêcher. Euh, L'export et l'import des informations、mmh. par le biais des réseaux sociaux. Par le biais des réseaux sociaux, tout ce qu'on écrit, tout ce que l'on dit, ça. Ça peut traverser facilement les frontières. Très vite. Oui, oui, oui.、Mmh. Et、euh, les relations entre deux pays peuvent être、euh, faites par、euh, un agrégat d'opinions individuelles.、Mmh. Ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui influence l'opinion peut répandre des idées qui, à la longue, peuvent. Comment dire,、euh, influencer les rapports entre les pays.、Mmh. Ça commence toujours par une personne, deux, trois, quatre, cinq, qui vont contaminer dix, dix vont contaminer cinquante, et, et c'est de suite. De fil à et filanégui. e c'est pour cela que, bon,、euh, dans l'état actuel des de, de, de rapports internationaux,、mmh. les réseaux sociaux jouent un rôle très, très important. Et, me semble-t-il, ils doivent être suivis de près par、euh, les systèmes de l e n s e i g n e m e n t les. Les, les organes qui sont chargés de, de suivre de près les, les informations qui circulent、mm -hmm. dans un pays ou dans une sous-région ou dans une région, quelque part.、Mm -hmm. enfin, euh, Monsieur Bonaparte, c'est un gabo et c'est la même question. L'impact que ces communications individuelles pourraient avoir sur le développement de la coopération entre les deux pays, le Rwanda et le Burundi, c'est lequel Je dirais d'abord、euh, les réseaux sociaux,、mmh. même si on peut les utiliser individu individuellement,、mmh. même les, les autorités, les, les pays,、mmh. ils eux en fait, aussi euh, euh, consultent les réseaux sociaux, des fois, pour voir ce qui se dit entre les personnes, entre... Enfin, je dirais la communication entre les gens、mmh. sur、euh, un fait quelconque.、Mmh. Moi, je dirais que la communication. Individuel maintenant sur les réseaux sociaux, l'impact c'est d'abord il y a des gens qui sont suivis、mmh. par des beaucoup de personnes, des milliers même.、Mmh. Et là,、euh, pendant que quelqu'un diffuse une information personnelle,、mmh. il y a toute une multitude de gens derrière ou bien à côté qui suivent ce que la personne dit.、Euh, et là, c'est là où, au en fait, ces gens-là peuvent dire、euh, si quelqu'un a dit ça,、mmh. puisque on aime. Voir que quand il,、euh, il diffuse une information, quelquefois c'est vrai ou bien、euh, il y a une part de vérité dans cette information. Et je, maintenant qu'il diffuse ça, ça veut dire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. C'est là au fait, là où on commence, je dirais,、euh, le doute quand quelqu'un qui est suivi. Donne une information personnelle et qu'il y a tout le monde qui, derrière, qui disent qui relaie la même information,、mmh. puisque c'est la personne la, la plus suivie, la personne、mmh. qui aime dire de, quelque chose qui est vrai, donc qui a fait,、euh, qui a diffusé cette information. Il y a tout le monde qui va juste partager avec les autres. Il y a des, des, des captures d'écran. Vous voyez, même si l'information est passée sur Twitter, par exemple,、mmh. on, leur, on, on retrouve la même information sur、euh, WhatsApp. Il y a tout le monde qui va consommer l'information telle que. Elle est reçue, mais sans vraiment savoir、euh, les, les mobiles derrière、euh, <rire> euh, l'information ou celui qui l'a diffusé,、euh, ce qu'il qu l e voulait réellement、euh, donner à l'opinion. Et si on essaie de parler dans le concret, est-ce que vous avez des exemples d'influenceurs e exemples s d qui poussent des, des, des autorités à prendre des décisions, aussi bien au Burundi que dans la région Ah oui, Borfa.、Enfin, Et、partout maintenant sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui influencent. v r a i m e n t sur la prise de décision des autorités.、Mmh. Même si au Burundi, il y en a, je ne vais pas passer par quatre chemins, vous verrez qu'il y, y a des captures d'écran des gens comme,、euh, par exemple, Mouhinga Iguenga, quand il dit quelque chose, il、mmh. y a tout le monde qui partage, il、mmh. y a aussi même des autorités qui réagissent après. Puisque c'est. On aime voir que. Il s'exprime dans、oui, l'anonymat, mais.、Oui, L'information qu'il a donnée, cette personne, même si c'est dans l'anonymat.、Mmh. Il y a les autorités qui, le, qui prennent l'information au sérieux, qui, des fois, réagissent, disent Voilà, puisque vous avez dit ça,、euh, l'information qui,、euh, si、qui a été divisée sur les réseaux même si on ne cite pas la personne, l'information qui a été divisée sur les réseaux sociaux, parlant de tel, tel, tel, tel, tel, on voulait juste euh, euh, dire à l'opinion que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, au moins. Même si la personne n'est pas connue, elle influence sur la prise de décision des autorités, ou bien sur、euh, la bonne marche des institutions.、Euh, voilà, enfin. Même si、euh, il, il, la personne n'est pas connue, mais quand même, il y a des, il, il, quand elle dit quelque chose,、mmh. il y a des gens qui, qui se bousculent pour、euh, démentir, pour、euh, donner la raison, pour、euh, tranquilliser, tu vois.、Mmh. Parfait, il y a ce genre de gens qui existent, t même si au Burundi, il y en a deux ou trois. Sur les réseaux sociaux, quand il dit quelque chose, tu vois même des ministères qui, qui se réveillent, qui, qui, qui, qui font des, des, des démentis ou bien qui prennent des décisions sur、euh, telle ou telle autre chose dite par、euh, cette personne. Et il y en a qui.、Euh, professeur Pascal n é o n i s i e Guillet, il y a, il y a des. Des décisions qui sont prises après des circulations d'informations sur les réseaux sociaux. Il y a lieu de parler notamment de cas d'une quantité de ciment qui, qui est vendue aux enchères. Il y a une, une prise de, de décisions qui suit. Il y a des, des quantités de, de sucre, etc., etc. Ça vous dit quoi, votre lecture, votre impression、mm -hmm. Des décisions qui sont prises après des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui, oui,、euh, alors, quand les autorités décident de prendre des décisions suite à des informations qui circulent sur les réseaux sociaux,、okay. c'est parce qu'elles ont compris que ces informations, en fait,、euh, Montre、euh, le, la position de l'opinion publique.、Mm -hmm. Ça veut dire,、euh, vous savez, ce n'est pas toujours facile de dire ce qu'on pense en tant qu'individu,、mm -hmm. facilement identifiable. Il y a des gens qui ont peur de dire ce qu'ils pensent. Alors, co comment est-ce qu'ils font? Ils font passer les idées, les visions des choses par des pseudonymes, par des prête-noms.、Mm -hmm. euh, C'est une façon、euh, Oui, d'extérioser ce q u o n p a s s e ça a montré, Rayelbach, et c'est soi-même qui le dit.、Euh, ça aussi, les autorités le savent très bien, certainement, c'est parce que, e s savent très bien qu'il y a des informations. Qui ne sont pas faciles à diffuser en tant qu'individu et qui ne peuvent l'être que par cette voie-là, contournée.、Mmh. Et c'est certainement pour cela qu'on peut passer par cette voie pour savoir qu'est-ce qui se dit dans le pays, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de remédier à certains problèmes qui, comment dire, déstabilisent l'opinion.、Mmh. Ce que l'on pourrait. De journaliste de journalisme citoyen, ça a quelle place、et、au Burundi et dans la région, quelle influence au sein de l'opinion Est-ce que ça vous dit quelque chose Journalisme citoyen, oui, pour ce qui concerne le journalisme citoyen, je crois que c'est une voie、mm -hmm. euh, qui, qui serait très très très efficace si réellement、mm -hmm. euh, bon Les citoyens eux-mêmes le savaient.、Mm -hmm. S'ils étaient convaincus qu'ils pouvaient passer par cette voie pour extérioriser leurs idées, pour donner leur opinion, je crois que ça serait une, une, une, une très bonne pratique.、Mm -hmm. Mais、euh, ce que vous venez de dire avant, c'est justement du, du journalisme citoyen. Ça、ah、veut、ouais. dire des gens qui savent passer par ces voies、mm -hmm. contournées,、mm -hmm. parce qu'ils savent que ce n'est pas toujours、mm -hmm. facile de donner son idée. De passer par cette voie pour faire entendre sa voix.、Mmh. Ouais, ouais. Bon, alors,、euh, je crois que、euh, tant que tout le monde n'est pas à mesure de dire ce qu'il pense、mmh. facilement, il faut passer par cette voie.、Mmh. Apparemment, c'est une voie efficace parce que、euh, de toute façon, on voit que sur tous les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit Twitter ou autre,、mmh. on voit que ce journalisme citoyen. Existe bel et bien. Il faudrait peut-être qu'il soit beaucoup plus étendu,、mm -hmm. qu'il soit beaucoup plus accepté. Isanganiro <muché> Le journalisme citoyen, ça existe bel et bien, ça vous dit quelque chose, M. Bonaparte Singabo Oui,、euh, moi je dirais même que maintenant, c est, c est, ce journalisme, maintenant, c'est inévitable jusque-là, avec、euh, l'arrivée des, des, des, des réseaux sociaux, avec l'usage des, des smartphones. Maintenant, il y a tout le monde qui informe, il y a tout le monde qui consomme l'information sans nécessairement passer par、euh, les médias classiques. Maintenant, il y a l'information qui tombe chaque fois dans nos téléphones. Il y a、euh, cette information, ces photos qui arrivent même si on ne, le veut, on, on ne les voulait pas.、Mmh. Maintenant, tu vois, il y a tout le monde qui, quand il voit quelque chose, qui donne son idée, qui donne l'information sans pour autant être professionnel, sans pour autant être journaliste, comme. Je pourrais le dire, mais comme simple citoyen qui donne ce qui se passe dans son coin.、Euh, S'il y a、euh, quelque chose qui ne va pas, qui diffuse ça, et puis il y a tout le monde qui relaie.、Mm -hmm. Maintenant, le journalisme citoyen, c'est vraiment inévitable dans notre pays, même dans le monde, puisque avec les, les, la, la, les nouvelles technologies. Et ça peut être consommé en réseau, en, réseau, en chaîne. Oui, <rire> justement, parce qu'il y a des groupes, il y a des.、Euh, je dirais même les, les plateformes. <rire> Les plateformes qui diffusent l'information ça se t r o u v e sur Twitter. X Maintenant, et puis tu retrouves l'information, la même information avec des captures d'écran sur WhatsApp.、Mmh. Il y a la même information sur、euh, Facebook. Maintenant, en fait partout sur les, les, les réseaux sociaux, tu retrouves l'information facilement sans pour autant passer par des, des canaux officiels, comme、euh, je pourrais le dire. Je tiens à rappeler que l'émission Mosaïque porte aujourd'hui sur des initiatives de communication individuelle s si elles peuvent ou pas remettre en cause le développement de la coopération. Entre le Burundi et le Rwanda, deux pays frères de la région des Grands Lacs. Deux invités sont avec nous sur le plateau, à savoir Bonaparte Sengabo, journaliste, influenceur sur les réseaux sociaux qui travaille pour le, pour le compte de la communauté de blogueurs Yaga, ainsi que professeur Pascal Nyoniziguié, politologue et enseignant d'université, expert en matière de, de relations internationales. Comment pourriez-vous expliquer,、euh, professeur Pascal Nyoniziguié, ce silence qui a été observé de la part des autorités publiques des deux pays, le Burundi et le Rwanda, face à ces, in à ces initiatives de communication sur les réseaux sociaux、mm -hmm. Je crois que le, le silence des autorités de nos deux pays a été une très bonne stratégie. Parce que si、euh, ils avaient décidé.、Euh, Comment dire, d'intervenir dans le débat qui se passait sur les réseaux sociaux, ça aurait pu aboutir à, à la détérioration de la situation.、Euh, parce que、euh, les rumeurs, tout ce qui racontait, se racontait sur les réseaux sociaux,、euh, nous, comment dire,、euh, créait une sorte de tension. Créait.、Euh, C'était de la zizanie, en fait. Et, et parce que d e de deux côtés, il y avait des tendances qui étaient. très Difficile à concilier hein,、mmh. euh, parce qu'il y en a qui disaient attention, l'apôtre est l e proche de, de, du pouvoir de son pays et les mêlés d a n s la politique, et ainsi de suite.、Euh, vous voyez donc, ça, ça commençait à sentir mauvais, et ça pouvait aboutir à des situations de, de détérioration des rapports entre nos deux pays.、Mmh. C'est pourquoi la décision、euh, de De rompre avec ce débat, de couper court, en prenant la décision d'arrêter le concert、euh, Gospel, je crois que c'était une très bonne、euh, décision.、Mm -hmm. De couper court, d'empêcher que bon,、euh, ce genre de,、euh, de controverse continue à se répandre par la voie de,、euh, des réseaux sociaux ou d'autres voies plus officielles.、Mm -hmm. C'est la même question, M. Bonaparte e Saint-Gabriel. Ce silence, ça vous dit quoi, vous en Tant qu'influenceur, voilà en fait à voir、euh, ce qui se disait sur les réseaux sociaux.、Mmh. Le, si le silence des autorités, c'était grand chose parce que、mmh. euh, il, y avait, il, y avait, il y avait des, des, des, des mots ou bien des, des, des discours qui partaient dans tous les sens.、Mmh. Donc, puisque、euh, le, la conférence a été annulée,、mmh. il y avait Beaucoup de, de, de choses qui se disaient autour de la personne, autour de la conférence, autour de la coopération entre les pays. Donc, c'était mieux que、euh, les autorités ne、no, no, no、s'en mêlent pas, parce que, puisque、euh, notre ministère avait annoncé que c'est parce qu'il y avait un agenda caché derrière la conférence,、mm -hmm. puisqu'il y avait aussi、euh, de l'argent derrière, là, on a juste pris que la conférence a été annulée. Parce qu'il y avait aussi、euh, cette question de, de, de, de, de, de donner de l'argent. Mais、mmh. au fond, ce qui se déçu sur les réseaux sociaux, c'était autre.、Mmh. Si les autorités avaient、euh, donné d'autres éclaircissements sur、euh, l'annulation,、mmh. ça aurait alimenté les rumeurs, ça aurait alimenté les spéculations, puisqu'il y aurait, petit...、enfin, aurait d'autres choses qu'on. On pourrait savoir qui aurait donné raison à ceux qui disaient que peut-être la conférence a été annulée parce qu'il、euh, y avait、euh, cette personne qui voulait juste enseigner sur la politique. Il y avait aussi cette personne qui voulait juste influencer sur、euh, ce qui va se passer au Burundi. Sachant que pendant que le,、euh, la conférence allait se tenir à b u d j u m b u r a vous savez que même le président de la République était en déplacement à l'extérieur du pays.、Mmh. Ici, ça se disait qu'il y, y aurait préparation. Dans un coup d'État socialisé dans la rue, même sur les réseaux sociaux. Donc, si les autorités Allait aussi donner raison à ces rumeurs,、mmh. à ces spéculations. Ça allait vraiment、euh, être dangereux pour、euh, l'opinion. Ça allait aussi être dangereux pour la coopération entre nos deux pays. Donc, le silence, ça a été vraiment bénéfique pour、euh, mettre fin à ces rumeurs, mettre fin à ces spéculations et mettre fin à ces, à ces idées、euh, personnelles qui disaient juste euh, euh, sur euh, la coopération entre les, nos deux pays. Une petite question entre vérité et rumeur sur l e s r é s Est-ce a u x o c i a u x e s qu'on doit considérer comme vrai、eh, tout ce qui a été posté sur les réseaux sociaux par rapport、euh, à cette visite de, de, de l'apôtre Mignone k a b e r a Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prennent、euh, les, les informations qui passent sur les réseaux sociaux comme si c'était des mmh. vérités mmh. sans tenir compte des gens、mmh. ou bien des, des objectifs. Des gens qui disent ce genre d'informations. Malheureusement, il y a des gens qui consomment l'information sur les réseaux c comme si c'est vrai.、Mm -hmm. Donc, ce qui se disait、euh, à côté de, enfin, autour de, de la conférence, autour de la personne,、mm -hmm. il y a malheureusement des gens qui en ont pris comme une vérité, qui、mm -hmm. disaient oui, si réellement l'apôtre la,、euh, peut faire des relations avec、euh, les autorités rwandaises, ça veut dire qu'elle a quelque chose、mm -hmm. qu'il qu va enseigner. Il y a quelque chose en agenda caché qu'il va juste enseigner au Burundi. Ça veut dire, sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les autres, ce n'est pas nécessairement que ce sont tous des vérités.、Mm -hmm. Les gens qui balancent des informations sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas nécessairement des gens de bonne foi.、Mmh. Des fois, il y a des gens qui peuvent le dire pour,、euh, pour des fins personnelles, pour des fins,、euh, je dirais,、euh, enfin, d'un petit groupe de gens. Donc, moi, je dirais que les informations qui passent sur les réseaux sociaux, il faut juste les, les, les prendre avec des, des, des pincettes, des fois, mmh. Mmh. puis mmh. attendre que des autorités ou bien des gens mieux placés peuvent juste dire quelque chose sur ce. Sur l'information qui e peut-être u q a été diffusée sur les réseaux sociaux. Voilà, enfin, il faut juste attendre. Non、mm -hmm. pas juste、euh, sauter sur l'info et puis diffuser comme tout le monde,、mm -hmm. partager dans les groupes, mais quand même, il faut attendre.、Mm -hmm. Se demander pourquoi l'information a été diffusée, par qui Pourquoi en fait ça tombe à ce moment-là、enfin, Il y a ces, ces réflexes qui devraient être dans les têtes des gens qui utilisent les réseaux sociaux normalement. C'est presque la même question pour le professeur Pascal et n y o n i Ziguier. Est-ce qu'on peut se fier à tout ce qui est dit, tout ce qui est posté sur les réseaux sociaux pour le cas d'espèce, en rapport avec la, la visite de, de, de, de Mignon e Kabira, cette artiste rwandaise Non, justement, parce qu'il y, y a beaucoup de spéculations ici. Les gens ils vont avec、euh, toutes les émotions, avec euh, euh, toutes les visions、mm -hmm. du, du, des choses. Et il ne faudrait pas justement tout, tout, tout prendre comme vérité de l'évangile. Ceux qui sont habitués à, à, à visiter les réseaux sociaux le savent très bien, ils sont, ils sont avertis, ils savent que tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux n'est pas nécessairement véridique. Alors il faut avoir un esprit critique il y a même des informations qui sont véhiculées justement pour tromper l'opinion. Alors il faut faire extrêmement attention、euh, en tant que l utilisateur des réseaux sociaux. Mais il faudrait aussi dire que, bon,、euh, les institutions devraient être très vigilantes et mettre sur pied euh, des, des, euh, des réglementations, des, des, des, des, des normes de régulation des réseaux sociaux, afin qu'on、euh, utilise par les réseaux sociaux pour enflammer、euh, l'opinion, pour créer de la zizanie, créer des divisions. Euh, je crois que tout cela devrait être fait avec beaucoup de minutieux parce que c'est un domaine qui est très délicat,、mmh. euh, qui, qui, qui, qui sert beaucoup d'informations, un peu d'autant, de、mmh. des informations qui peuvent traverser des frontières et des frontières. Et, et comment alors ces réseaux sociaux sont-ils contrôlés ou suivis par les pouvoirs publics Ce n'est pas, pas toujours facile de les, de, de, de, de les contrôler. Oui, ce n'est pas facile, mais je crois qu'il、eh, y a moyen de faire recours aussi à, comment dire,、euh, de, disons, aux moyens de régulation par le biais des, des, des, des plateformes, par exemple.、Mm -hmm. oui, oui. Parce que、euh, je crois qu'en matière de sécurité internationale, par exemple,、mm -hmm. il y a moyen de contrôler、euh, les idées qui sont véhiculées par、euh, le biais de l'Internet.、Mm -hmm. ouais. Ça veut dire, d'essayer d'identifier des individus qui. Utilisent les réseaux sociaux pour,、euh, pour diffuser de la fausse information, de l'information qui est très dangereuse.、Mmh. Oh, ouais. Comment、euh, ces réseaux sociaux sont-ils suivis ou contrôlés par les pouvoirs publics, M. Bonaparte et s i n g a o Moi, je dirais que c'est un travail très, très difficile,、mmh. parce que c'est facile à contourner, en fait. Mais je dirais qu'il y a des services, bien des. des Institutions qui sont chargées de contrôler les réseaux sociaux, enfin, du moins les réseaux sociaux,、mm -hmm. mais c'est difficile de tout contrôler hein, parce que d'abord, il faut savoir que des fois ce ne sont pas de vraies personnes qui sont derrière des, des, des comptes,、mm -hmm. des fois ce sont des anonymes, des fois ils utilisent des, des, des, des, des réseaux sociaux mais qui contournent parfaitement les,、euh, la, la, la censure.、Mm -hmm. C'est pas facile, mais ce qui peut être fait, c'est que.、Euh, Il faut juste être capable d'être toujours présent sur les réseaux sociaux, voir ce qui se dit. Le problème, c'est que、euh, peut-être il y aurait. Ça peut passer une information qui dit, par exemple, sur un,、euh, un ministère,、mm -hmm. mais il y a le ministère qui ne va, va pas réagir aussi vite que l'information a été diffusée.、Mm -hmm. Le problème, c'est que. Celui qui a dit quelque chose sur l e ministère et que le ministère n'a pas réagi,、mmh. s'il y a tout le monde qui va dire, puisque le ministère n'a pas réagi, par exemple,、mmh. c'est qu'il y a une vérité derrière cette information. Moi, je dirais que pour、euh, suivre les réseaux sociaux, il faut être présent sur ces réseaux sociaux.、Mmh. C'est. C'est la première chose.、Mmh. Sinon,、euh, censurer, c'est difficile. Parce qu'il y en a plein. Il y a beaucoup de, de, de, de, de plateformes des réseaux sociaux. Ce s t pas facile. Même dans les pays très développés, ce e s t pas vraiment facile de, de tout、euh, censurer, de, de tout surveiller. Mais bon, ils, ils essaient juste de faire le mieux. Ça veut dire.、Mmh. Si ça se dit sur les réseaux sociaux, il faut être sur les réseaux sociaux aussi.、Ah. Voilà. <rire> démentir. Si ça se dit quelque chose, démentir. Si on dit、euh, une information qui, qui est fausse, voilà, donner la vraie information.、Si、Donc, une... Toujours à, à travers ces, ces réseaux sociaux. sociaux、mmh. Voilà. <rire> Moi, c'est ce que je, je, je peux dire. Sinon. Les censurer et puis casser les informations qui passent les réseaux sociaux,、mmh. c'est très difficile, c'est pas très contrôlable en fait.、Mmh. Et il y a des gens que l'on pourrait qualifier, n'est-ce pas, d'innocents. Il y a、euh, ceux qui étaient avec l'artiste la, Mignone k a v e l a en provenance du Rwanda. Il y a donc des Rwandais qui étaient venus avec elle, et tout comme il y a toute une masse de. De citoyens, de, de, de Burundais qui, qui étaient présents, qui allaient participer au concert, à la conférence. Et, et ces gens, un mot à dire par rapport à, à ceux-là que l'on pourrait qualifier d'innocents moi, moi, je pourrais <rire> dire, en fait, c est, c est, c est, c est, ils, ils ont été victimes hein,、mmh. de la décision d'abord, et puis de, de ce qui s'est passé même après.、Mmh. Moi, je sais qu'il y avait des gens qui, qui étaient déjà. Sur le sol burundais pour participer à la conférence, qui avait déjà payé、euh, les hôtels, qui avait déjà. Voilà. qui était prêt, qui, qui était prêt juste pour participer à la conférence. Donc, la décision en soi, ça a cassé、euh, l'ambiance de ce qui allait se passer à Bujumbura. Ça a aussi cassé,、euh, je dirais.、Euh, ça a fait que les gens.、Mm -hmm. Je pense que finalement, au Burundi, on peut juste se permettre d'annuler une grande conférence, comme on le disait, parce que、enfin, c'était ouvert à tout le monde. Il y avait beaucoup de gens venant de plusieurs pays. Est-ce que l'artiste pourrait avoir encore le courage de venir o r g a n i s e r un concert au Burundi, à Bujumbura Mais et, et elle a aussi réagi. Je, je crois <rire> qu'elle a aussi réagi dans, dans, sous les réseaux sociaux. Mais enfin, on a coupé juste. Il a dit quelque chose. Il a dit Même si on a annulé、euh, ma conférence à Boujamboura,、mm. j'ai été là、mm. sur le sort burundais、mm. et j'ai prié pour que le Burundi、euh, soit un pays dopé. Même、okay. si je n'ai pas tenu la conférence,、mm. j'aime le Burundi.、Euh, je vais prier pour les Burundais. Au fait, <rire> ça lui a touché, mais je crois que ça ne peut pas juste lui, lui permettre de, de dire que je. Elle ne va plus revenir au pays.、Mm. Peut-être.、Euh, Après une année ou quelques, je ne sais pas,、mm. en temps X, si elle demande de venir rebondir, je crois qu'elle est prête pour revenir.、Voilà. Professeur Pascal Nyonizéguier, ces gens que l'on pourrait qualifier de victimes de, de cette décision Oui, ces gens,、euh, on peut les qualifier de victimes collatérales de, de, de, oui, oui, de la décision qui a été prise. Mais je crois que、euh, ces personnes comprennent bien,、euh, ce n'est pas de leur faute personnellement, parce、mm -hmm. qu'elles n'avaient pas pris, elles ne sont pas toutes.、Euh, Disons, des de, de, de responsables de l'organisation、euh, de ce concert gospel. Et c'est très malheureux pour eux parce que, bon, il y en a qui avaient payé de l'argent, qui s'étaient préparés pour、euh, suivre le concert. Mais je crois que, comme vient de redire s i n g a b o ils ne doivent pas se décourager, ils doivent attendre d'autres occasions, peut-être.、Mm -hmm. De revenir au Burundi, ou ce sont d e Burundais, d'acquérir un autre apôtre ou une apôtre. Il、mmh. euh, y aura certainement d'autres occasions, mais visiblement, si on analyse les choses de près, on voit que si le ministère a pris cette décision、mmh. très peu d e temps avant le début du concert, c o n c e i l c'est qu'il y avait une information qui ne tranquillisait pas. Donc il y avait quelque chose à. À éviter. à t Oui, t p r x oui, oui. Je crois que c'est sûr, mais, même si on n'a pas dit beaucoup de choses là-dessus. Mosaïque. La radio i s a n g a n i l o traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. On va passer à des propositions. Que faire pour que les communications individuelles n'amènent pas des désinformations au niveau national et régional Bonaparte, Singapour.、Euh, moi, je dirais ce qui pourrait être fait.、Mmh. Moi, je dirais la responsabilisation individuelle. Respo responsabilisation individuelle Oui.、Mmh. Parce que、euh, c'est pas. Mais les informations qui passent sur les réseaux sociaux, Il faut savoir qui diffuse l'information, avec quel objectif.、Mm -hmm. Si les gens mal intentionnés peuvent juste sauter sur les réseaux sociaux,、mm -hmm. balancer une information et、euh, qui va juste euh, euh, être comme、euh, une traîneur de poudre qui va juste arriver à tout le monde,、mm -hmm. là, moi, je dirais pas que les gens qui consomment l'information ne sont pas vraiment les vrais, bon, ne sont pas les, les, ceux qui ont diffusé l'info. Moi, je dirais que le problème, c'est beaucoup plus sur celui qui a diffusé l'information.、Mmh. C'est là où je dis que si les gens qui diffusent les infos sont responsables,、mmh. on n'aurait pas vraiment des spéculations ou bien des, des informations de, de, qui, qui, qui, qui, qui sèment la haine entre les gens.、Mmh. C'est là où je dirais que si les gens qui utilisent les réseaux sociaux pourraient être sérieux dans leur、euh, information, pourraient être,、euh, je dirais, impartiales. Dans la diffusion de l'info, on n'aurait pas vraiment des, des, des, des, des, des messages de haine sur les réseaux sociaux.、Mmh. Mais, puisqu'on ne sait pas ce qui se cache derrière、mmh. ces gens, pourquoi ils doivent parler sur en fait, parler sur、euh, ce qui ne va pas, on ne saura jamais pourquoi ils disent ce genre d'informations, que ce soit mal p l a c é ou bien, bien p l a c é pour les uns ou les autres. Donc, c'est là où je dirais que. Ceux qui diffusent les informations sur les réseaux sociaux doivent être responsables. Les consommateurs aussi de, de l'information sur les réseaux sociaux、mmh. doivent être, avoir un esprit critique. Il、mmh. ne faut pas juste tout gober, puisque ça a é t dit par quelqu'un que tu connais ou bien que tu fais confiance. C'est toujours vrai.、Mmh. Voilà. Professeur Pascal Nyoniziguier. Un appel peut-être、mmh. pour que ces communications individuelles n'amènent pas des désinformations au niveau national et régional. Et il y a Bonaparte et s i n g a o qui parlent de responsabilisation, responsabilisation individuelle. Un appel peut-être à lancer. À c e u x qui diffuse n t ces informations, aux consommateurs de l'information et au pouvoir public.、Mm -hmm. Donc, on, on, à ceux qui lancent ces informations sur les réseaux sociaux, il faut justement susciter une certaine responsabilisation.、Mm -hmm. Ça veut dire que les gens doivent se sentir responsables、mm -hmm. des informations qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux.、Mm -hmm. Et il faudrait diffuser des informations qui ne vont pas. Troubler l'opinion, qui ne vont pas diviser, créer de la discorde,、mmh. de la zizanie. Deuxièmement, pour ceux qui reçoivent ces informations, qui visitent les réseaux sociaux, il faut être suffisamment critique. Il ne faut pas accepter tout. comme Vérité de l'évangile,、mmh. ce n'est pas parce qu'une information se trouve sur les réseaux sociaux qu'elle est, qu est nécessairement véridique.、Mmh. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de visiter ces, ces réseaux, c'est une vieille habitude. Ils savent très bien qu'il y a des informations qui ne sont pas du tout bonnes et qu'il faut euh, bon, euh, disqualifier tout d'un coup. Euh, maintenant, euh, pour ce qui est、euh, des autorités, je crois qu'il faut toujours penser, même si c'est très difficile. Singapour l'a bien souligné, c'est vraiment très difficile de contrôler les réseaux sociaux actuellement. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de, de stratégies pour ceux qui,、euh, disons, cherchent à influencer l'opinion pour échapper au contrôle des autorités, au contrôle, en, disons, des structures qui sont normalement chargées de, de veiller、euh, au respect de la légalité sur Internet. Mais.、Euh, Je crois que les, les pouvoirs publics devraient toujours essayer de concevoir des stratégies pour, je ne dirais pas censurer comme t e l m e mais disons pour éviter qu'il y ait diffusion d'informations dangereuses.、Mmh. Euh, qui, euh, on pourrait dire même des, des informations qui ont un caractère terroriste. Oui, qui sème、euh, la terreur、mm -hmm. sur Internet. Je crois que bon, tout comme il existe une police、euh, internationale pour essayer、ah. de contrôler les mouvements des gens entre les, les, les États, par exemple, je crois qu'il faudrait aussi essayer de concevoir des stratégies pour, disons, réguler、mm -hmm. les informations qui circulent sur Internet. Mais Donc, les réseaux sociaux sont nés et ça ne s'arrête pas. Oui, ça ne s'arrête pas, ça ne devrait pas s'arrêter.、Mm -hmm. Il faut que ça soit utilisé à bon escient, c'est tout.、Mm -hmm. Mais sinon, c'est une bonne chose, les réseaux sociaux. Une bonne chose. Sauf que, bon, si ça dérape,、mm -hmm. c'est dangereux. Ils sont nés, ça ne s'arrête pas. Il faut contrôler et être responsable. Monsieur Bonaparte e t m o i p l a c e r et on termine l'émission. Moi, je dirais même plus、euh, s'ils si sont là、mm -hmm. pour rester,、mm -hmm. c'est vrai. Malheureusement,、euh, ce n'est pas tout le monde qui, qui doit comprendre que. On va vivre avec les réseaux sociaux maintenant. On ne、enfin, doit pas s'échapper. Mais ce qu'on peut faire, c'est les utiliser à bon escient, comme、euh, monsieur le professeur vient de le dire. Avoir cet esprit, de, cet esprit critique hein, pour dire que même si je retrouve une information sur les réseaux sociaux, il faut d'abord attendre. Il faut juste chercher、euh, ailleurs. Ou bien, que, si l'information est diffusée ici, est-ce qu'il y a tout le monde qui a, qui a vu l'information, qui a accepté que c'est vrai? Donc, Il faut avoir cet esprit critique parce que les réseaux sociaux sont là, malheureusement. Et puis,、euh, il y a aussi des gens qui sont là,、euh, qui, qui sont des diffuseurs d'informations, mais que nécessairement, ce n'est pas une information pour le bien de l'opinion. Peut-être qu'il y a des fois pour dérouter、euh, ou bien pour euh, euh, donner leurs idées autrement. Voilà. Pour tout, il faut être responsable. Voilà. Euh, merci,、euh, M. Bonaparte Singabo. Vous êtes journaliste, influenceur sur les réseaux sociaux,、euh, journaliste sur la communauté de blogueurs y a g a Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci pour l'invitation. Merci à vous, professeur Pascal Nyonizéguier, politologue, enseignant d'université. Vous êtes expert en matière de relations internationales. Merci d'avoir été des nôtres merci de votre contribution. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Une émission réalisée par Radio-Télévision Isanganiro en collaboration avec l'ONG La Bénévolence e à Grand Lac. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je dis également merci à Vestine et Boutoy pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce b i t a l i h o Merci de nous rester toujours fidèles. Nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. m o s a ï q u e